Partie des Bordeaux, bras le sûr, bras le sourd, j'entends les sans-chants, oh c'est si bon, Tout ce dis des Bordeaux, écoutes-tu rien du tout, mais qui au dit j'ai Sans dont la vie nous envi, serait si bon de côté de ce yeux, un soir merveilleux, Il a la la vie son c'est si bon de ce petit sensation, ce vaut mieux que millions. C'est bon c'est Les passants dont la vue nous envie, C'est si bon qu'on jattiait la miroir De demi de ça, c'est d'un bon C'est si bon, c'est si nous nous aimons Cherchez pas la raison Πώ θα πάτε σε θα